Bah écoute, c'est parti. <rire> bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Dies Podcast et je suis en compagnie de Jérôme Vergès, il va nous raconter un peu son parcours en tant que junior entrepreneur, euh, il a fait son mandat en 2006 à Dies, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de ton parcours jusqu'à aujourd'hui depuis euh, ton enfance, depuis le lycée quoi en gros Voilà, ça fait beaucoup à raconter euh, donc ça va peut être s'entendre un petit peu avec euh, mon accent donc je suis originaire de, du sud de la france de, de Perpignan euh, en particulier donc j'ai grandi euh, j'ai grandi là bas de euh, couleur était assez assez classique euh, collège lycée euh, scientifique bac cas en 2001 avec euh, avec mention classe préparatoire euh, à montpellier euh, et c'est que j'avais euh, une attirance assez forte pour pour l'informatique euh, depuis depuis l'adolescence et, euh, et du coup j'avais vu que pour pour faire les écoles d'informatique il y avait donc trois branches euh, MP pc PSI. et psy euh, et comme je suis un petit peu malin j'avais vu que l mp euh, généralement euh, il y avait plutôt les bons élèves et que les ratios en psy étaient plutôt assez bons, donc euh, du coup je me suis orienté vers euh, psy que as aussi une euh, filleière qui était aussi, euh, qui était, qui était intéressante Euh, et donc j'ai passé euh, le concours euh, les concours en 2003 autant euh, la sup ça allait encore je comprenais autant c'est vrai que sur sur l'aspect ça commençait à être un petit peu dur euh, bon. mes capacités intellectuelles notamment en, en physique mais, euh, mais bon j'ai passé les concours et euh, j'avais euh, étonnamment bien réussi euh, sur sur les maths notamment sur le concours euh, concours central ce qui fait qu'en fait euh, j'avais j'avais un classement qui était euh, moyen mais euh, mes moyens correct. Euh, et c'est vrai que j'avais rencontré rapidement des personnes de de à l'époque IE maintenant NCIE euh, au forum. Ça m'a pas forcément fait rêver euh, mais bon, ça faisait une informatique etc. Dis, bon, euh, et bon euh, et par rapport au classement, j'ai dit bon allez, ça un coup de tête, je pensais vraiment faire 5.5 et j'avais mis euh, donc le NCIE en, en premier choix. Et ce qui fait que, par rapport à mon calcul de psy, machin, etc., euh, j'ai été pris euh, sur au premier appel pour pour l'UNSI. Et donc là, gros changement de vie. Euh, je quitte euh, Perpignan-Montpellier, ville très sympa, très étudiante. Euh, J'étais en plus à, à Joffre, qui était dans un cocon vraiment super pour euh, en tant qu'étudiant. Et euh, me voilà arrivé à Évry-Courcouronne. Évry Ouais, changement d'ambiance, changement de climat, euh, c'était un peu dur. Heureusement, euh, j'avais un, un, un collègue euh, de, de prépa qui avait fait la, la euh, qui avait fait qui était retrouvé aussi à à à l'époque. Euh, J'enfil groupe opéré, donc ça c'était un, un gros plus. Mais c'est vrai que bah de voir euh, Fudin internat, il faut se prendre en main, un appartement, machin, etc. puis euh, bonjour la sympa <rire> parisienne. Donc c'est que le choc a été euh, un peu violent et puis voilà, je suis arrivé euh, à l'UNSIUE en 2003, et euh, j'y suis resté, euh, resté 4 ans. Voilà sur le parcours pour, pour la scolarité, donc c'est vrai que euh, j'ai eu une acclimatation un peu difficile la première année, ce qui fait que j'ai dû euh, redoubler ma première année, euh, et j'ai suis sorti euh, diplômé en, en 2007. Euh, de mémoire, c'était l'option euh, finance en deuxième année, et l'option finance, euh, je crois c'était euh, euh ce qu'on on s'appelait si big data euh, et euh, gestion d'entreprise en troisième année. Euh, voilà, et donc depuis je suis rentré sur le marché du travail en, en, en 2007, mais on va sûrement y revenir. Euh, et assez rapidement, j'ai embrassé des euh, euh, le métier de, de commercial. Euh, donc j'ai commencé en 2007 euh, en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui in sales sales, donc euh, commercial junior. À faire beaucoup de, de prospection et il ya des marchés des, des, des, des clients euh, donc c'était chez un éditeur de logiciel financiers qui s'appelait Geltrade à l'époque et qui a été racheté par SunGuard et FIS aujourd'hui euh, donc voilà j'ai fait j'ai chez mes classes de la prospection puis commencé à gérer des portefeuilles clients puis gagner en maturité sur les solutions de plus en plus complexes. j'ai changé en 2011 pour une petite société française qui édite un logiciel pour les directions jury-entreprise. Donc je voulais découvrir un nouveau domaine fonctionnel et aussi voir ce qu'était la petite PME face au grand groupe multinational américain. Et donc c'est une belle belle expérience où j'ai découvert ce qu'était le métier de juriste, notamment jury d'entreprise, avec leurs problématiques, leur vocabulaire, C'était vraiment euh, très enrichissant. Euh, et ensuite, c'est que euh, le domaine fonctionnel, j'en ai, j ai euh, été euh, était assez, relativement simple à appréhender. Ce qui fait que quand on m'a sollicité en 2015 pour revenir sur des logiciels euh, financiers, euh, j'ai sauté le pas. Et c'est là que j'ai suis euh, retourné chez Neoxam, qui était une émanation de Exengard. Euh, et donc, je suis retourné place de la bourse pendant 5 ans. Pour, pour vendre du logiciel financier pour euh, tout ce qui est euh, société de gestion, asset manager et euh, institutionnel. Euh, et je viens de changer de poste tout récemment, euh, où je voulais un petit peu euh, creuser euh, et avoir un peu plus ce qui était derrière, tout ce qu'on appelle euh, l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un peu un sujet euh, à la mode. Et donc je viens de rejoindre Expert System en plein confinement, euh, qui est un leader italien, qui euh, propose une solution euh, d'analyse sémantique, grâce à des graphes sémantiques de l'intelligence artificielle et un petit peu de machine learning. Donc voilà, donc vraiment que des fonctions commerciales. Aujourd'hui, je suis on va dire un commercial senior. J'ai un peu plus de 13 ans d'expérience aujourd'hui. Et c'est ce que je fais au quotidien. Est-ce que tu veux des précisions, Loan Alors, on peut revenir un peu en arrière. Oui. Euh, pour parler, de on revient à l'école à l'NCEU. Euh, toi du coup tu as été président de la Junior Entreprise est-ce que mmh. tu peux nous parler un, un peu de ton expérience en tant que Junior Entrepreneur comment tu as rencontré le monde des Junior Entreprise qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une Junior Entreprise dis-nous alors j'avais évoqué le nom de Jean-Philippe Grosperin qui était donc euh, un natif du sud comme moi on avait fait euh, la deuxième année de, de prépa à Montpellier sans forcément trop se connaître et s'est retrouvé ensemble à à le NSEE et c'est vrai que encore lui plus que moi euh, avait une fibre entrepreneuriale et c'est quand au, au forum des associations euh, on a été euh, très euh, attiré par par par DIES il est vrai que euh, l'équipe de l'époque était assez dynamique et, euh, et vraiment euh, ça nous a beaucoup plu par rapport à ce que nous ont pu de présenter de pouvoir euh, découvrir euh, le monde de l'entreprise euh, devenir guer un petit commercial euh, gérer des projets et peut-être peut-être faire faire de l'argent il faut le dire quand on est étudiant c'est dans négligeable euh, et c'est là que j'ai fait mes classes chez chez dise donc j'ai commencé comme tout le monde avec une session euh, enfin des sessions de, de recrutement pour nous tester un petit peu notre appétence euh, nos qualités à euh, dire ce qu'on appelle les, les soft qui dit aujourd'hui Euh, et ensuite toutes les, les séries de formation. ça vrai que c'était assez intéressant. Euh, L'équipe en place, euh, et je pense c'est toujours le cas, euh, fait un, un, un transfert de compétences pour euh, un petit peu nous présenter euh, comment gérer des rendez-vous, comment faire la prospection téléphonique, euh, comment gérer la structure. donc C'est vraiment euh, intéressant parce que c'est euh, euh, totalement complémentaire par rapport à l'enseignement d'ingénieurs qu'on peut avoir à l'école. Et surtout, c'est que c'est des euh, compétences ou des savoirs Euh, qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont euh, dans le monde du travail euh, nécessaire pour pas dire indispensable donc voilà donc euh, j'ai un parcours assez assez classique là aussi dans la ju entreprise donc la première année où on est un, un peu junior et on, on, on, on gagne en maturité sur euh, comment fonctionne la vie entreprise comment fonctionne le mouvement qu'est ce que c'est euh, qu'est ce que c'est une entreprise quelles prestations on peut vendre comment on les vend, comment on démarche comment on répond à un appel d'offres comment on va gérer ensuite euh, un, un projet comment on fait un rendez ou etc. Donc, voilà, donc j'ai pu j'ai pu vraiment faire mes classes la, la, la première année et j'ai eu la chance d'avoir là aussi à la fois des anciens qui étaient très impliqués trianique et aussi une, une équipe avec moi qui était qui était vraiment génial on a eu des super bons moments ensemble tant en termes de, de complaint mentalité de, de personnes de profils et de compétences parce que Euh, il y avait vraiment une bonne complémentaire dans les profils, parce qu'il y avait en effet Jean-Philippe et d'autres personnes aussi qui avaient ce fil un petit peu entrepreneurial, un peu un peu commercial. Mais aussi il y avait des personnes qui étaient extrêmement utiles, comme Vivi Densokan et, et Damien Cochana, qui était on va dire, le plus en retrait, qui était beaucoup moins à l'aise sur la partie rendez-vous, prospection mais qui ont fait un travail formidable sur euh, l'évolution et le maintien du SI, sur la comptabilité, euh, sur les processus qualité. Et donc ça, c'était vraiment euh, une euh, une vraie chance, ce qui fait qu'on avait une belle équipe qui était toute motivée et qui était très complémentaire. Ça, et, ça et vraiment oui Et, et donc toi, tu as, as rejoint la Junior en tant que président, c'est ça Ah non, on est, on n'est jamais président directement. quand oui. euh, je le disais, c'est que la, la première année, tu, tu es, on va dire, euh, junior entrepreneur junior, donc tu, tu découvres le monde des entreprises, tu te formes, tu découvres le mouvement. Euh, la deuxième année, si je dis pas de bêtises, je devais être, avoir en rôle comme responsable communication et donc de pouvoir gérer euh, toute la communication qu'on pouvait faire tant en interne qu'en externe au sein de de la GIE et c'est euh, la troisième année. Euh, donc si je dis pas de bêtises où j'étais euh, président euh, parce que de par mon expérience, c'était moi qui avais euh, un peu le, le plus de on va dire de légitimité par rapport à mon expérience pour être pour être président. C'est en fait comme comme, comme j'ai redoublé, euh, j'avais plus d'ancienneté que que, que, que l'équipe en place euh, et c'est pour ça entre guillemets que je suis venu euh, président, mais j'espère aussi parce que j'étais euh, j'étais euh, compétent. <rire> <rire> et alors euh, c'est donc sur ton mandat de président que vous avez gagné le enfin qu'on a gagné à Diès du coup en 2006 le prix euh, d'excellence de la meilleure jeune entreprise, c'est bien ça Tout à fait. Et tu as raison de dire euh, nous euh, parce que euh, le prix d'excellence, il ne gagne pas tout seul. Euh, et effectivement, moi Jérôme Vergès, euh, j'ai aucune prétention à dire euh, je suis le président qui a gagné le, le prix d'excellence parce que sans les, les, les personnes qui étaient autour de moi, et surtout sans les anciens qui avaient mis en place un projet ambitieux, qui ont mis les bases pour remettre les process de qualité, pour nettoyer toutes les études qui étaient un peu foireuses, pour mettre en place leSI qui était un gros travail, et qui n'ont pu faire durant un stage d'été, sans ça, on n'aurait jamais eu le prix d'excellence. Donc vraiment, le, le, le président, c'est peut-être la tête de proue, c'est lui qui... qui Euh, éventuellement est mentionné mais euh, sans une équipe sans des anciens euh, c'est euh, totalement illusoire de pouvoir ambitionner euh, le, le, le prix d'excellence alors est-ce que tu peux nous raconter un peu comment sur tes 3 années euh, tu as vu comment c'est préparé finalement c'est plus qu'un an qu'un mandat pour viser prix d'excellence c'est comme tu le dis sur 3 ans enfin sur plusieurs années Est-ce que tu peux nous raconter un peu les points clés qui ont été déterminants selon toi pour euh, atteindre l'excellence et donc par conséquent obtenir ce prix Alors déjà, c'est d'avoir des, des, des process qui sont vraiment en place. Et ça, ça passe par par le système d'information. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir à l'époque le système d'information qui était vraiment abouti. Et ça, quand on allait faire les audits dans les autres structures, Clairement, le système d'information de, de Dièse était, était vraiment une vraie valeur ajoutée, parce que ça permettait vraiment de pouvoir avoir déjà une base de CRM pour piloter tous les contacts, prospects, clients, d'avoir aussi la capacité à suivre toutes des études, de pouvoir gérer, suivre toutes les, les opportunités, de suivre les dossiers, de gérer la facturation, de gérer la qualité, la, la complétude de tous les éléments pour avoir un dossier en et du forme. Donc ça, vraiment, ça permet d'avoir de, de solides bases et d'avoir des, des processus qui sont bien en place, bien suivis, respectés, ça c'est vraiment important. Ensuite, il faut aussi avoir un, un, un, une vraie continuité. De toute façon, euh, le mouvement des géants entreprises ne vont jamais euh, donner le prix d'excellence à une géant entreprise qui sortirait du bois. Euh, ils vont euh, mesurer une progression et, et surtout euh, féliciter une, une, une régularité. Donc il faut commencer... Euh, à réussir les audits, à être dans les joueurs, les poches on c'était les 30 premiers, puis les 6 premiers euh, et il faut ça dans la, dans la dans la régularité. Et aussi ils sont sensibles sur euh, la qualité de la passation parce que euh, globalement tous les deux ans les équipes sont renouvelées. Donc il faut qu'il y ait une, une belle passation donc ils veulent mesurer aussi que dans la continuité le savoir et les compétences sont sont, sont, euh, sont, euh, sont transmises et que c'est pas juste une année une bonne équipe et derrière il euh, y a rien. Donc ils veulent vraiment mesurer aussi la continuité de, de la structure et enfin aussi ça reste un peu mercantile et il mesure aussi le niveau d'activité de la structure il faut pas avoir un niveau d'activité qui soit trop bas et qui soit en répressation donc à l'époque on avait un, un chiffre d'affaires qui était qui dépassait les cent mille euros qui était avec avec l' une belle progression sur, sur sur trois années donc là aussi c'est un facteur important Euh, et là aussi, l'augmentation du chiffre d'affaires, ça se fait pas non plus par magie, par claquement de doigts. Il faut aussi qu'il y ait euh, des euh, chefs de projet ou des d'une entrepreneurs qui soient euh, motivés pour euh, aller faire de la prospection, pour être bon rendez-vous, pour être agressif sur, sur les négociations et porter des dossiers euh, qui permettent ensuite de, de générer de, de l'activité et de la croissance. Ok. Et alors, euh, une fois que les bases sont posées, comme tu le disais, avec la DSI... Euh... Les, les bons process, euh, il faut quand même un plan d'action. Alors, qu'est-ce que tu conseilles comme plan d'action pour atteindre finalement la dernière année le, le prix d'excellence Il faut euh, là, là aussi être euh, bien implanté euh, dans, le, dans le réseau. Euh, donc, c'est important d'être d'être actif sur, sur les congrès régionaux, sur les congrès euh, nationaux sur les audits donc qui est vraiment une, une grosse présence des, des membres act prêt actuels ou, ou passés de la de entreprise dans le mouvement national euh, si possible aussi dans des postes clés je sais qu' à, à mon époque on avait eu plusieurs personnes qui étaient au mouvement national soit en tant qu'autre secrétaire général soit en tant on président et autres donc ça permet aussi de montrer que la junior entreprise s'investit dans le mouvement Donc forcément, ça permet aussi de montrer que c'est une structure qui euh, qui est aussi euh, responsable, qui euh, qui s'investit, qui éventuellement accompagne nos structures. Euh, donc ça, c'est aussi un, un, un autre euh, un point important qui doit se mettre aussi dans la durée euh, et qui est nécessaire d'appréhender pour là aussi montrer que la structure, un plan d'action, veut se développer euh, et, euh, et, et, et mérite entre guillemets le prix d'excellence de Parce que l'excellence n'est pas là aussi que sur... Euh, une bonne réussite commerciale, il faut aussi faire preuve euh, d'empathie envers les autres structures, euh, partager sans savoir, les aider, les accompagner. Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est déroulée la finale du prix Comment tu prépares ce prix euh, bah, En fait, comment tu prépares ce prix Alors moi, j'ai eu la, la, la grande chance de pouvoir euh, faire euh, 3 euros euh, finaux. Euh, et c'est vrai que globalement quand je suis arrivé à, à, à, à la entreprise on était déjà dans les 30, donc ce qui est déjà une, une belle performance, et euh, à la fin de la première année je crois, on avait été sélectionné dans les, dans les 12 ou 6, je sais plus, où il y a un audit sur place des, des partenaires, et donc là ça avait été euh, branle-bas de combat, préparation des locaux, euh, nettoyage de printemps, euh, On cache les dossiers qui sont un peu moins bons au fond du placard et on met en avance les études qui ont plutôt bien marché. Et on essaye de préparer au mieux l'entretien en jouant à blanc des présentations de la structure, etc. en essaie d'anticiper aussi les questions que peut poser le jury pour se préparer et être à l'aise durant cette visite-là, malgré l'enjeu. Ça, c'est important, donc on veut vraiment avoir une aisance euh, par rapport euh, à l'élocution, par rapport à la gestion des rendez-vous, par rapport au stress. Tout ça, ça se prépare et, et, euh, et ça s'améliore. Euh, et donc là, c'est là qu'il faut réussir ce, cette audite euh, physique. Mais bon, les partenaires sont, sont généralement bienveillants et après, si ça se passe bien, ils sont là pour nous challenger et nous, et nous essayer de voir comment on réagit euh, sur des choses qu'on n'a pas peur forcément prévu ou des cas un petit peu délicats pour mesurer aussi notre capacité à, à gérer l'imprévu. Euh, donc ça, ça se prépare, et après on peut avoir euh, l'agent d'être sélectionné, et je crois de mémoire il faut rendre un nouveau dossier. Euh, et donc là, c'est vrai que je me rappelle les, les nuits qu'on a pu passer à travailler sur ces dossiers, tant sur le fond que sur la forme. Euh, et c'est là aussi qu'avoir euh, des anciens qui sont présents, qui vous aident à faire de la relecture des conseils autres, c'est ça aussi euh, extrêmement important et intéressant. Mais après... Euh, à voir comment ça évolue au sein de l'école, c'est aussi intéressant de peut-être avoir des professeurs sur des matières qui pourraient être proches de ce qu'on peut faire chez Dièse, qui nous accompagne et qui peut éventuellement nous donner des conseils pour être prêt le, le jour J. Donc là encore, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et de répétition pour essayer d'être prêt le, le jour J. Voilà, et c'est vrai que, euh, je crois que c'était la deuxième année, on a été sélectionné pour l'auditoral, de manière un petit peu... Un petit peu Euh, inattendu. Je me rappelle, j'étais en vacances euh, chez moi, à Perpignan, et le euh, président de l'époque, vous euh, voyez, qui me dit ah, « Jérôme, on a été sélectionnés, euh, euh, j'ai pensé à toi pour faire la soutenance, et tout, je fais « moi, je suis en vacances, euh, <rire> je ne vais pas revenir sur Paris pour faire une soutenance, même si c'est super chouette. » Et donc, on avait discuté longuement, et on s'était euh, présenté, je crois qu'il y avait aussi euh, le responsable de qualité de l'époque, je crois que c'était euh, David Bergaud, euh, pour la première fois, et c'est vrai que quoi, la première fois, Bon, elle est pas prêt quoi. Donc euh, même si on se prépare on est pas prêt. Et c'est ça que j'ai juste chance de pouvoir faire la première fois euh, cette soutenance euh, en leur disant voilà euh, de tester un petit peu le, le grand jury avec les personnes clés qui étaient chez Altran, mm -hmm. c'est assez impressionnant. Et euh, je pense que je pense pas qu'il de de jeune entreprise qui réussit à, à gagner le prix science la première fois. Ça me paraît euh, ça me paraît assez difficile donc j'ai vais cette chance de pouvoir faire une première fois le grand Ce qui chez que la deuxième fois je savais un petit peu ce qui, qui m'attendait je savais mieux gérer euh, euh, le serait j'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein bah, donc voilà sans c'est vraiment la préparation la préparation la préparation les répétitions donc voilà pour ce que je peux donner comme conseil et, et alors mmh. du coup la deuxième fois c'est la bonne de euh, vous remporter le prix le prix d'excellence avec ton mandat mmh. et pour fêter ça vous allez faire vous allez organiser une soirée un peu spéciale est ce que tu peux nous raconter euh, cette soirée notamment le lieu Tout à fait. Alors, je ne sais pas si euh, si ça a joué euh, dans le, la, la, la, la, le fait qu'on ait le prix d'excellence. Non, mais bon non pas, pas forcément, mais c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant pour un, un junior entrepreneur. Alors, on n'a pas fêté en tant, que, euh, en tant que tel le prix d'excellence, c'est que l'année où on a le prix d'excellence, c'était les 30 ans de la junior entreprise et euh, comme on avait un chiffre d'affaires été euh, qui était assez conséquent on avait pu mettre un petit peu de réserve de côté euh, on s'est dit ben allons faire un, un événement sympa pour, pour les 30 ans de de de, de dièse. Donc c'est vrai que ça s'est géré comme un, un vrai projet de moyen terme donc on a fait ça sur quasiment quasiment 9 mois. Et donc on a on a budgétisé on a budgétisé ça, on devait avoir à peu près 10 15000 euros de trésorerie par rapport à ça. Euh, on a essayé de voir euh, quels étaient les lieux qui pourraient justement euh, accueillir cet événement, qu'est-ce qu'on ferait, sous quel format, avec qui, comment. Euh, et donc, on a géré ce projet-là comme un vrai projet. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une super équipe aussi. et C'était mon fameux ami Jean-Philippe perrin qui euh, a dit « Mais euh, pourquoi pas aller à la Tour Eiffel Je crois qu'il y a une salle, etc. » Donc, on a pris rendez-vous avec euh, la Tour Eiffel, en effet. Euh, je crois que c'est encore le cas. Il euh, propose de louer euh, le premier étage à une grande salle à Tour Eiffel euh, qui était pas forcément euh, très très cher, euh, c'était l'ordre de 60 €. Euh et en fait, c'est vrai que un événement à Tour Eiffel, tu vas quoi Un événement dans un café, dans un lieu un petit peu anonyme, ouais, bon, si tu es motivé, tu vas quoi. Mais la Tour Eiffel, c'est vrai que même quand on habite à Paris, qu'on est en région parisienne, on n'y va pas forcément tous les jours et faire une à Tour Eiffel, ben, ça attire. Et donc on a géré cet événement donc on a aussi euh, géré ça avec des partenaires on l'a fait ça avec le partenariat avec euh, avec l'école avec les partenaires de l'école euh, pour aussi avoir du budget pour avoir un peu de visibilité sur sur le sur le sujet et c'était euh, c'était un super événement avec là aussi euh, beaucoup de stress parce que même si on avait un peu de budget on n'était pas limité. et je sais qu'on avait on avait euh, fait les impressions de tout ce qui était euh, les invitations les, les petits euh, cahiers qu'on remet euh, qu'on remet euh, Euh, aux invités, etc., via un imprimer qui était basée en Tunisie. Et je me rappelle qu'on avait fait... Euh, on avait lancé euh, deux impressions. Je crois c'est une pour les et une pour euh, pour le livret qu'on remettait le jour de vie. Euh, et je sais plus, ça avait traîné, traîné, traîné, on les appelle et tout. Ils disaient ah, « mais c'est bon, c'est bon, euh, l'envoi vient de partir aujourd'hui. » Et c'était à, à J-2, je crois, de, de l'événement. Donc, j'ai dit « Bon, c'est bon, c'est euh, bon, on a on a ce qu'il faut euh, ça va ça va arriver sauf que la veille on reçoit le, enfin deux jours avant, on vous toujours avance sur le colis et là en fait c'était qu'une partie de l'impression l'autre était en cours d'impression et donc là il nous manquait livrer euh, le jour J euh, ou notamment mettre les logos des partenaires avec leur pitch etc. et il fallait absolument avoir ce document et je me rappelle à l'époque qu'on a galéré heureusement c'était euh, c'était une personne qui s'appelait euh, elodie cani qui, euh, qui était euh, qui était dans l'équipe il vient Attends, je connais un imprimeur un concert pour la cNG euh, qui pourrait imprimer ça et tout et donc en urgence on va imprimer euh, 300 livrets euh, pff, et on, on, je crois qu'on a on a récupéré et livré le jour j à 6h donc euh, une demi-heure avant avant l'événement enfin, un stress pas possible alors qu'on avait euh, essayé de planifier au maximum tous le, tous les éléments donc euh, pff, voilà c'était euh, beaucoup de travail, beaucoup d'organisations, euh, mais euh, malgré tout, il y a des impondérables, il faut savoir euh, adapter euh, et, et, et les gérer. Et c'est vrai que l'expérience d'une entrepreneur euh, permet aussi ça, de, de, de savoir s'adapter, de gérer l'imprévu et, et de mettre en place des plans d'action pour, pour gérer ça. Donc, euh, in fine, ça a été un super événement. Il y avait euh, quasiment euh, 300 personnes, des partenaires, des personnes du mouvement, des anciens de la structure. Donc, vraiment, un bel, bel événement on a pu fêter, en effet, le prix d'excellence, mais aussi, surtout, et 30 ans de Diès, et remercier euh, tous les anciens qui avaient pu euh, nous donner les bases euh, pour, justement, atteindre ce prix d'excellence. OK, donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, après ce beau parcours, tu, re, tu rejoins le monde du travail en tant que que sales junior, et <rire> et finalement, en fait, tu, tu, tu continues un peu à faire les, la même ouais. activité qu'à quoi tu fais de la prospection, etc. Exactement. Donc, Bah, et du coup, euh, quel impact a eu, a eu ton, ton expérience de géant entrepreneur dans ta vie professionnelle euh, au début comme jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu ressens encore de l'impact ah si, euh, C'est fondamental. C'est vrai que j'encourage toutes les personnes à aller faire un tour à, à la géant entreprise parce que c'est vrai que déjà en tant qu'élève ingénieur, ça nous apporte beaucoup euh, d'aisance euh, pour préparer les entretiens de recrutement pour savoir comment démarcher, pour trouver un stage, pour trouver un CV. Et c'est vrai que ça permet vraiment de développer des, des attitudes qu'on n'apprend pas forcément à, à, à l'école et qui sont nécessaires sur le marché du travail. Euh, donc c'est vrai que ça m'a permis, moi, de trouver, en effet, euh, euh, des stages plus facilement, de pouvoir me vendre plus facilement à l'entretien de recrutement. Et aussi, je remercie encore euh, Guillaume Duval, qui était euh, l'ancien secrétaire de, de, de la structure, qui m'avait euh, proposé pour euh, trouver un stage de fin d'études chez euh, ce fameux Geltrade à l'époque. donc Au début, j'ai fait un stage de euh, de développement classique pour un, pour un élève ingénieur. J'étais sur des développements spécifiques, sur un outil de, de back-office comptable. Euh, C'est vrai que l'expertise qu'on peut avoir au sein de l'école, à savoir la finance, le développement, euh, était très appréciée, qui m'a permis d'avoir ce stage. Et euh, mes responsables de l'époque disaient « Tiens, Jérôme, tu as un profil qui est un petit peu différent, on sent des appétences à toi qui sont... Euh, pas forcément celle de de, de, de élève ingénieur. Euh, et ça tombe bien, on a un poste de euh, commercial junior qui vient de s'ouvrir et on pense que tu aurais vraiment le profil adéquat pour pour y aller. Euh, j'ai écouté euh, je sais pas, moi j'ai fait études d'ingénieur en informatique pour développer etc cetera. voilà, ils m'ont dit écoute, on te soumet l'idée, réfléchis-y mais franchement je pense que ça peut le faire. Et donc avec euh, mon, mon, mon épouse, on y en, en a réfléchi. Et c'est vrai qu'au fond de moi, malgré tout, euh, ce côté un petit peu euh, de d'entrepreneur, de commercial que j'avais pu euh, développer euh, au sein d'un jeu d'entreprise, euh, moi, c'était quand même assez euh, captivant. Ce côté euh, vraiment euh, enthousiasmant quand on gagne un dossier, parce que on a réussi à la prospecter, à, à aller le chercher ou lors d'un appel d'offres, on a eu la meilleure offre, on a été euh, le plus performant et on a réussi à gagner un dossier, on a la signature. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me fait marcher et euh, et qui est assez, assez euh, euh, j'allais dire, excitant, mais un effet qui, qui, qui, qui procure beaucoup de plaisir. Ce qui fait que du coup, euh, bah, toutes ces compétences que j'ai pu acquérir pendant mes trois années de dièse, bah, de suite, j'ai dû euh, et j'ai pu m'en servir dans mon travail, et, et, et aujourd'hui encore, tout ce que j'ai appris euh, d'un âge d'entreprise me sert au quotidien, c'est euh, comment prospecter, comment gérer un rendez-vous, euh, comment euh, répondre à un appel d'offre comment faire une belle proposition, comment euh, la mettre en avant, etc., Euh, tout ce travail que j'ai pu tous ces compétences que j'ai pu acquérir euh, dans âge d'entreprise me servent aujourd'hui au quotidien et, euh, et même pour les personnes qui ontont pas forcément un profil comme moi euh, de, de, de commercial bah, toutes les personnes qui font un peu de gestion de projet qui font euh, euh, qui préhen des dossiers etc tout ce qu'elles ont pu apprendre dans l'argent d'entreprise comment euh, gérer un rendez-vous comment s'exprimer à l'oral comment être à l'aise à l'oral ça leur sert dans leur quotidien Très bien. Et, et, et pour finir, une dernière question. Euh, quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais revenir en arrière, euh, par exemple, au moment de ton, de ton mandat ou alors même avant, au moment euh, où tu as rejoint la jeune entreprise maintenant avec l'expérience que tu as acquise dans mon professionnel Quel conseil te donnerais-tu pour avancer Alors déjà, je dirais <rire> travail à l'école. <rire> Parce que euh, c'est vrai que la jeune entreprise, c'est captivant, c'est super, ça demande aussi beaucoup d'investissement mais il faut pas négliger non plus euh, l'école, parce que euh, tout ce qui est important, c'est d'avoir son diplôme. Euh, mais euh, allez-y, euh, faites tout à fond, donnez-vous à fond. Euh, essayez, essayez, essayez, essayez. Même si ça marche pas, il faut essayer, il faut être curieux. Euh, et puis euh, la vie devant vous, faut pas avoir peur, il faut essayer. Il faut être entreprenant, et, euh, et même si on est timide un petit peu au début il faut se faire violence, il faut se lancer et puis euh, et puis ça, il faut aussi euh, être c'est-dire euh, à qu'on est entre potes, il faut vraiment euh, se dire voilà, on est là pour s'amuser et, euh, et prendre la vie comme ça. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme euh, d'avoir donné de ton temps pour nous. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on si on jamais on a des questions à te poser Et eh ben écoutez, euh, en tout cas merci pour pour ce moment, euh, merci d'avoir pensé à moi. J'espère que ça a pas été euh, trop ennuyeux et que j'ai su euh, vous donner euh, goût de l'aventure entrepreneuriale au moins dans l'age entreprise. Oh, Alors, moi en je dis euh, <rire> bon bah tant mieux. Après euh, bah vous avez mon email aussi en age entreprise donc c'est euh, girand.garcia@gmail.com. Sinon vous pouvez me retrouver euh, sur sur LinkedIn et euh, <rire> normalement je réponds à tous les messages que je peux que je peux recevoir. Et ben vous passez une une bonne continuation, j'espère que que, que fonctionne bien qu'il okay, avait des petits ratés euh, les années passées mais en tout cas, euh, soyez encouragés à, à persévérer et sachez que euh, tout pour recommencer et, euh, et j'en suis l'exemple, je sais que euh, 5-6 années avant avant moi, c'était assez compliqué à dièse et il y a eu une bonne équipe qui a su euh, mettre en place euh, de bonnes bases, repartir de l'avant et euh, 4-5 ans après, on a eu pris l'excellence donc euh, c'est possible, il faut y croire et donner les moyens. Très bien, bah merci. Je mets toutes les infos dans la description, euh, vous pouvez retrouver son adresse mail et son son contact LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toi, Jérôme. À très bientôt. Bonne continuation. Au revoir.